En révélant à l'apôtre Jean les événements de l'avenir, Dieu a ouvert une triple perspective devant lui. D'abord, la période des sept ans que couvre ce que l'Apocalypse appelle la Grande Tribulation, une période caractérisée par le règne de l'Antéchrist. Par la séduction, ce surhomme polarisera l'adoration de l'humanité entière, période bien sombre, puisqu'alors le monde deviendra l'objet de trois séries de jugements divins, la première, annoncée par l'ouverture de sept sceaux d'un livre, la deuxième par sept sonneries de trompettes, la troisième marquée par les sept coupes de la colère de Dieu se vidant sur les hommes, au moment où l'iniquité aura atteint son apogée par l'érection de la grande Babylone. Cette courte période de sept années a tant impressionné l'apôtre Jean qu'il lui consacre la majeure partie de sa prophétie, à savoir les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse. Mais un autre horizon Plus distant mais plus lumineux, s'est également ouvert devant lui le retour de Jésus-Christ en gloire en vue de son règne messianique de mille ans sur la planète Terre. Cependant, un Himalaya beaucoup plus lointain se profile aussi devant l'auteur de l'Apocalypse. Ses sommets se confondent dans la brume, au point que leur splendeur nous paraît irréelle. Car dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, tout nous dépasse. Nous perdons les normes auxquelles nous sommes habitués pour pénétrer dans un monde qui devance notre entendement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 1 à 2. Une nouvelle terre, avec une ville sainte qui, tout achevée dans son organisation, descend du ciel et qui, en descendant, devient épouse. Il y aurait de quoi rêver si ce fait glorieux n'était une révélation du Dieu souverain. Peut-être se souviendra-t-on que durant la courte période des jugements, on a aussi assisté à la transformation d'une femme en une ville, puisque la mère des prostituées est devenue la grande Babylone, le chef-d'œuvre de Satan. Or, l'arme suprême de la séduction inventée par le diable, c'est d'imiter tout ce que Dieu fait, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. Si vous le voulez, en Apocalypse 17 et 18, nous avons la diabolique contrefaçon du modèle sacro-saint réalisé par Dieu lui-même en Apocalypse 21. Mais si la grande prostituée est devenue cité inique, l'épouse, c'est-à-dire l'Église, sera rendue parfaite sous l'égide de son époux Jésus-Christ, et la Nouvelle-Jérusalem deviendra la ville sainte où Dieu habitera. Une ville sainte où tout dépasse nos conceptions limitées. Fondements de pierres précieuses, portes de perles, rues pavées d'or, éclats dépassant celui du cristal, sans parler des dimensions de cette prodigieuse cité, douze mille stades, c'est-à-dire environ 2500 kilomètres de côté. De plus, sa largeur et sa longueur sont égales, de même que sa hauteur. Pour établir un point de comparaison avec l'univers que nous connaissons, placée fortuitement sur la carte d'Europe, cette ville aurait pour Angle, Athènes, Varsovie, Dublin, Lisbonne. Quant à sa hauteur, elle dépasserait de 500 fois celle du Mont-Blanc. Par ailleurs, il faudrait probablement lui attribuer une forme pyramidale car une forme cubique de 2500 km de hauteur ne s'harmoniserait guère avec la mention de la muraille de 144 coudées de haut, c'est-à-dire d'environ 70 mètres, qui en protégera l'accès. On dit que la fourmi vit dans un univers à deux dimensions, si bien qu'elle sait fort bien quand elle se déplace à gauche ou à droite, mais ne se rend pas compte du relief lorsqu'elle monte ou descend. Quant à nous, nous évoluons dans un univers à trois dimensions et il n'est pas besoin d'attendre les infirmités du troisième âge pour s'essouffler à la montée ou peiner des genoux à la descente. Aussi, pourquoi vouloir à tout prix commensurer la nouvelle Jérusalem avec nos esprits limités si Dieu nous réserve pour l'avenir un univers à quatre dimensions, voire cinq ou dix dimensions Nous appartiendrait-il, petite fourmise insignifiante, de présumer des choses cachées qui appartiennent à l'Éternel, alors que nous n'avons accès qu'aux choses révélées qui appartiennent à ses enfants chapitre verset Dans cette nouvelle Jérusalem, qui nous dépasse sous tous ses aspects, concentrons donc notre attention sur l'essentiel. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son temple, ainsi que l'agneau. » C'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Apocalypse, chapitre 21, versets 22 et 23. « Et comme le disent les Anglais, last but not least, tous ceux qui auront bénéficié de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, partageront cette gloire. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, versets 3 à 5. La description succincte de l'éternité s'achève donc sur une perspective qui nous concerne directement. Notre participation active et bénie à cette gloire future où tout nous dépasse, ce véritable festin éternel auquel notre Seigneur nous convie et qui se prolongera au siècle des siècles. Avec Apocalypse 22, 5, Dieu a mis en quelque sorte le point final à sa révélation de l'avenir, proche ou lointain. Car les 16 derniers versets de la Bible nous ramènent sur terre et nous replongent dans les contingences de nos circonstances présentes. La majorité des éditions de la Bible indiquent, comme en tête de ce passage, Conclusion du livre. Mais quel livre Non pas l'Apocalypse seul, mais l'ensemble des Saintes Écritures. Apocalypse 22, versets 6 à 21, représente donc la conclusion de la Bible tout entière. En voulez-vous la preuve concrète Le verset 11 nous en situe le contexte qui ne saurait appartenir ni au règne terrestre de Jésus-Christ, ni à l'éternité dans la nouvelle création. « Que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans l'éternité, tout sera saint, et toute souillure en sera définitivement exclue. Sous le règne millénaire de Jésus-Christ, on ne pourra opter pour la justice ou l'injustice, pour la sainteté ou la souillure, car chacun devra se soumettre, bon gré mal gré, au roi juste et saint. Mais aujourd'hui, L'homme est encore libre de choisir la vie qu'il veut mener, sainteté ou souillure, justice ou injustice. Considérons donc ce verset comme un ultime testament spirituel laissé par le Seigneur à ceux qui lui appartiennent, ou comme un mot d'ordre adressé aux vainqueurs des temps de la fin, aux disciples désirés de tout donner à leur Seigneur, aux témoins qui ne reculeront devant aucun sacrifice par amour pour leur chef divin qui revient bientôt. Mais quel est donc... « La source d'inspiration de ces chrétiens qui, au seuil du XXIe siècle, veulent honorer celui qui les a sauvés ?» Verset 7. « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ce verset 7 rejoint la déclaration qui ouvrait l'Apocalypse. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Apocalypse 1,3. Il y a un réel bonheur à lire. » à écouter, à garder la Sainte Écriture, dont l'inspiration divine est la garantie d'authenticité. C'est pourquoi, malheur à celui qui la met en doute, qui se permet d'y toucher, d'y ajouter de ce qu'il qu trouve adéquat ou d'en retrancher de ce qui ne lui plaît pas, c'est bien ce que démontre le dernier avertissement de la Bible. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Chapitre 22, versets 18 et 19 Pour le Seigneur, c'est grave d'altérer, de modifier ou d'ôter une part même infime du message de sa sainte parole. Tout y est voulu, même ce que nous ne comprenons pas. Et si mépriser le texte sacré expose au pire des châtiments, accepter la certitude absolue du « il est écrit » devient un secret de victoire et un secours quotidien pour la vie de l'enfant de Dieu. Or, nourrir notre foi nous est d'autant plus indispensable que nous approchons des temps de la fin. Toutefois, Dieu ne s'est pas contenté de nous léguer sa parole. Il nous a accordé le Saint-Esprit pour la comprendre. Or, l'amour pour la Bible engendre en nous un amour toujours plus grand pour Jésus, notre bien-aimé Sauveur. La lecture du texte biblique comme la régénération de notre être par le Saint-Esprit ont un pouvoir transformateur qui se traduit en nous par un changement de mentalité. Désormais, les désirs et les aspirations du Seigneur deviennent nôtres car le jour vient où son Église, purifié de toutes les souillures dont le péché et le monde l'ont éclaboussé, s'unira dans une commune prière inspirée par le Saint-Esprit. Rien d'autre ne comptera. C'est bien ce que démontre la dernière prière de la Bible, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Tous les rachetés seront unis dans l'insatiable désir de voir le Seigneur revenir au plus tôt. Alors l'Église remplira son rôle d'Épouse de Christ les cœurs de tous les chrétiens étant fondus dans l'ardente aspiration de voir enfin le Christ revenir. Du reste, l'exhaussement de cette prière est garanti par une promesse de Jésus répétée à trois reprises dans ce chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 6, 12 et 20. « Je viens bientôt. » La première fois, le Seigneur associe cet engagement au bonheur réservé à ceux qui se préparent à ce retour par la fervente lecture de la parole divine. La deuxième mention de ces mots coïncide avec l'annonce de sa rétribution réservée à ceux qui auront tenté d'empêcher ou de retarder ce retour. Et la troisième montre à quel point le Seigneur sera sensible à la prière de son Église lorsqu'elle souhaitera plus que tout de voir enfin sa face. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Quant au dernier verset de l'Écriture Sainte, Il réunit de manière magistrale la grâce et la vérité, deux qualités essentiellement divines, sans lesquelles il n'y aurait eu ni Bible ni Église. Un double don qui nous est encore proposé par l'ultime promesse de la parole de Dieu, Apocalypse, chapitre 22, verset 21. « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Le mot « Amen » qui figure dans les manuscrits les plus authentiques, n'a malheureusement pas été retenu par une bonne partie des versions que nous utilisons. « Amen » signifie littéralement « en vérité ». S'il n'y avait pas vérité, il n'y aurait pas grâce. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1,17. Est-ce surprenant alors que le dernier livre de la Bible associe les vérités les plus solennelles quant au jugement futur à la possibilité d'y être soustrait en vertu de la grâce du Seigneur, cette grâce dont certes nous sommes les indignes objets, mais qui nous est offerte à tous, tout à nouveau, en ce jour. Auditeurs de ces quelques émissions consacrées à l'Apocalypse, demain, l'humanité découvrira la vérité des châtiments qu'elle mérite, parce qu'elle se sera soustraite à la grâce de Dieu. Quelle est votre attitude personnelle, en cet instant même, face à la grâce infinie qui vous est offerte par Jésus-Christ et dont l'Apocalypse représente la pleine et ultime révélation Faites votre choix sans attendre et... Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.